Go by too fast I can't keep track How long did we last? I feel bad for asking It can't end like this We gotta take time with this Cock up your bomba, sit down, it. Let me see if this is something I can fix yeah. You got somebody other than me Don't play the victim when you're with me Free time is costing me more than Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from the friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you.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 7h20h, on prend la route des vacances C'est que du fun sur Fun Radio. Bienvenue, c'est que du fun jusqu'à 20h. On est là du lundi au vendredi pour ma comandier. Comme chaque jour, il y a l'homme à la casquette Kaufman, euh, ça, va Kaufman. Bonjour, ça va bien et toi Ouais, en pleine forme. T'as fait quoi de beau aujourd'hui Écoute, euh, principalement, euh, pris enfin non, pas pris le soleil parce qu'il y a plus, <rire> mais euh, principalement, chiller, être à la radio, tranquille et détendu. Smart Toys aujourd'hui Non. -smart Toys c'est un jour Smart Toys Toujours. Tu vois, tu <rire> moi, peux presque t'engager C'est parfait également, Laurence. Ça va, Laurence Ouais, ça va super bien et toi Ouais, ça va, en pleine forme. Au taquet, dites nous ça va quoi, bien. 30-44 moi j'ai fait quoi J'ai préparé l'émission. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'étais chez le médecin. Tiens. Ah ouais Tu ouais, touches chez le médecin comme ça pour une remise en forme. <rire> Carlo, ça le fait rien. Ça va super bien J'étais chez le médecin. <rire> non, mais rien de grave, c'est juste un truc de routine. <rire> donc ça va impeccable. Dans quelques minutes, il y aura le fun beauty de Laurence. On va parler de quoi On va parler des poils. Des poils, ah, ça arrive à tout le monde ça. Tout le monde en a. <rire> Kaufmann, toi le fun game On parlera d'une formule mathématique qui aide un grand jeu vidéo qui arrive bientôt. Très bien, ça se passe juste après les infos de Carlo. Mmh.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 Et les 17h, les infos sont avec Carlo, salut Carlo. Salut David, salut à tous, c'est encore un attentat terroriste ce matin en France, quand deux hommes sont entrés dans une église vers 9h pendant la messe, une église de saint étienne de Rouvray, tout près de Caen en Normandie, armés de couteaux, ils ont pris en otage le vieux prêtre, deux religieuses ainsi que deux fidèles, une troisième religieuse est alors parvenue à s'enfuir et à donner l'alerte, ce qui a provoqué l'intervention des unités d'élite française. À un moment donné, les deux terroristes sont sortis de l'église et ont été abattus par les policiers, mais avant ça, ils ont eu le temps d'égorger le prêtre. Jacques Hamel, un homme de 86 ans, qui effectuait des remplacements pendant les congés du curé tutélaire. Il y a des otages est entre la vie et la mort, quelqu'un que, visiblement, les tueurs ont tenté d'égorger aussi. Après cette énième agression revendiquée par Daesh, moins de deux semaines après l'attentat de Nice, les réactions n'ont évidemment pas manqué de fusées, hein, comme celle du pape, qui a fusillé, je cite, un meurtre barbare et condamné de la manière la plus radicale toute forme de haine. C'est la première fois qu'un prêtre est la cible directe de l'état islamique en Occident, mais dans sa propagande, le dernier appelle régulièrement ses partisans à cibler, je cite, « les dirigeants croisés et le royaume de la croix », une expression qui semble désigner l'Europe. Et enfin qu'un des auteurs de cette attaque a été identifié, un jeune de 19 ans, extradé l'an dernier de la Suisse vers la France, après avoir tenté de se rendre en Syrie. De tels événements posent évidemment question, l'une d'entre elles étant le monde, est-il devenu fou ou l'a-t-il toujours été Ce qui est troublant, en tout cas c'est la jeunesse de tous ces gens qui commettent euh, des horreurs un petit peu partout, hein, les récentes agressions en Allemagne, ben, on les doit à des ados de 17-18 ans, des agressions qui n'ont euh, souvent rien à voir d'ailleurs avec le terrorisme, mais les kamikazes aussi hein, sont généralement très jeunes. Et puis le Japon, très peu coutumé du fait, vient d'être victime d'une tuerie de masse. C'est un ancien employé d'un centre pour personnes handicapées, âgé de 26 ans, qui a massacré au couteau pendant la nuit 19 personnes, 9 hommes et 10 femmes dans le centre en question. 25 autres patients ont été blessés, dont 20 grièvement. L'agresseur qui s'est rendu à la police aurait asséné les, les handicapés, devraient tous disparaître. Il avait écrit une lettre au Parlement nippon demandant qu'on euthanasie les personnes lourdement handicapées. Il avait déclaré à la police qu'il était prêt à les tuer lui-même, si le gouvernement lui en donnait la permission. Euthanasier les personnes handicapées, bah, ça a été le premier crime de masse, comme il parlait les nazis peu après leur arrivée au pouvoir. Hein, et à propos de leur régime monstrueux. Une série de concerts vient d'avoir lieu en Israël avec cette particularité que tous les instruments utilisés ont survécu à la Shoah. Des violons abîmés par la neige, cachés dans les caves d'un ghetto ou alors jetés d'un convoi. En tout, 30 violons récemment restaurés et qui ont repris vie le temps de plusieurs concerts. Femme. Avant le Saral, ça, râle, ça un point sur la météo, car l'eau du soleil ou pas de soleil mmh, Demain, ça va pas être terrible, entre 19 et 22 degrés. Coffin ne va pas pouvoir bronzer non plus. <rire> avec euh, pas mal de nuages et quelques petites ondées essentiellement sur l'ouest du pays. À la prochaine rendez-vous, info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de David et du son de Môme. Salut. Fun Radio Les soldes XXL, la qualité et le service Krefel. Vite Plus que quelques jours pour en profiter. Krefel. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son d'Encelor. Posez et au calme sur Fun Radio. KLM, c'est que du fun entre 17h et 20h. Since I've, uh, I've been screwed, cosmic love gave you something gold. and Love what is it you want to love? Suddenly sorry, suddenly I feel you're free now, so love, suddenly sorry, suddenly sorry, feel, you're free now, you're all you have to give the unknown. Dust, nothing less or something more oh, oh, oh. Après midi sur Fun Radio, la suite du Son Dance Floor, avec Soprano C'est l'heure de râler de Lové, on commence par le Love de Kaufman Ah oui, moi aujourd'hui pour Lové, j'ai vu une vidéo dans laquelle on aperçoit un jeune américain ouais. Qui s'appelle du nom de Brahim, il vient de Philadelphie, c'est son anniversaire Il a envie qu'on lui souhaite Et okay. son papa, il a décidé de le faire mm, mm, mm, De l'emmerder un petit okay, peu ouais. en, <rire> en, en lui disant bah écoute En lui posant beaucoup de questions En lui parlant de tout, sauf de son anniversaire Et le trajet dur en voiture <rire> Ils sont sur le chemin pour aller au baseball Pour aller au match de baseball ouais. Et le petit jeune homme, forcément, il y a un moment ou un autre Il commence à serrer les poings, je vais ouais. te péter la gueule papa, <rire> que tu continues. Il fait monter la pression avec des phrases Comme c'est un match important aujourd'hui Mais pourquoi tu es fâché sur moi Tu vois le truc bien énorme Ouais ouais, ouais il comprend pas pourquoi ouais. Mais euh, une fois dans la voiture Le petit Brahim eh ben Son papa lui demande d'aller chercher quelque chose dans le coffre Ok Et là il s'aperçoit que son papa lui offre une superbe batte de baseball oh. pour son match à oh là venir là, c et beau. là moment d'émotion les violons commencent à <rire> jouer Il commence à pleurer oh, franchement ah, je, je l'oeuvre rarement sur ce type de vidéo là mais la relation père-fils franchement c'est très beau, beau. Euh, version américaine sans gros budget en plus juste une batte de baseball tu <rire> vois ouais, tu et vois. bien moi j'ai dit bravo ouais bravo à eux vraiment très jolie vidéo pour Laurent ça a bah ouais moi je suis super encore Contre tous ces fans qui deviennent de plus en plus incontrôlables, vraiment, euh, ils deviennent vraiment très très pénibles. Et en fait, là je parle. Les fans de quoi bah, Les fans de stars. Ah, ok. Là je parle de Justin Timberlake qui vient de terminer un tournoi de golf avec plein de stars. Ouais. Et donc il s'était déjà fait remarquer parce qu'il avait fait euh, danse à la Carlton comme euh, soprano évidemment. Ouais. Il a fait la même en fait là-bas. Mais là en fait, on parle de lui pour autre chose parce qu'en fait, il passait euh, à travers une foule de fans avec ses gardes du corps et tout. Et il y a un fan qui voulait le toucher, mais en fait, il lui a mis une baffe. Oh, carrément. Ouais, le, le, le fan a baffé Justin, ah, Justin Timberlake. Timberlake Bah ouais, c'est ça. Et donc, il s'est retourné. Il a dit <rire> Pourquoi tu fais ça Bah, il a été gentil parce qu'il n'a pas porté plainte contre le mec et tout. Mais bon, voilà, moi je trouve ça quand même euh, un peu abusé. En plus, Justin s'est considéré comme l'une des stars les plus accessibles et les plus gentilles. Ouais. Donc, faire ça à lui, euh, c'est pas top top. Mais bon, j'ai l'impression qu'on prend aussi un peu les stars pour, euh, pour des objets, pour des, des, des animaux de foire. Et au final, c'est des gens comme nous. Et, et voilà, faut pas les embêter plus que ça. Et, et voilà, moi ça m'a fait râler parce que déjà, la personne, elle a eu la chance de voir Justin. Mais en fait, lui foutre une baffe, je trouvais ça pas très simple. Donc vous êtes déjà arrivé de suivre quelqu'un, une star par exemple Kaufman euh, euh, non. T'as jamais été bah, oui. un grand fan Je vais, je vais faire une. Bon, allez, je vais faire une. Allez, une confidence. Une confidence, ouais, une annonce. Bah, c'est vrai que je suis très fan de Pikachu. Et avec, avec mon téléphone, j'arrête pas de le suivre depuis quelques semaines, et j'aimerais bien qu'il entre dans mon téléphone. <rire> Pour toi, c'est Pikachu. Alors, et Laurent, t'as déjà suivi quelqu'un comme ça J'ai pas suivi quelqu'un, mais je suis déjà tombé euh, plusieurs fois euh, sur sur des stars, ouais. ouais. Ok. Tu les, tu les voulais Tu voulais un autographe Tu voulais une photo et tout tu Bah as ouais, quand même. Bah, genre, moi, j'étais parti ah, à, à New York, il y, y a pas si longtemps, et euh, j'étais tombé sur Ludacris, le rappeur. Ok, ouais. Et donc, du coup, bah ouais, forcément, faut autographe et voilà ah bah oui c'est normal faut que les stars se plient aussi à la, à la célébrité oui, mais ils sont pas, célèbres faut pas non plus quoi <rire> faut pas les <rire> non plus c'est sûr <rire> allez pour la suite du son -force, avec Soprano juste après on a le combien ça coûte pour gagner des jeux vidéo des goodies et des packs fun là je vous laisse avec Soprano le diam ne s'habille plus en Prada Monsieur avant ma ch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 Le diab' s'habille plus en parda, oh, oh, oh. le diab' s'habille plus en parda. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait des fausse, lui ont pris sa femme, et ses faux. Il n'a plus d'appris sur le clos, depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépasser son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. Oui love a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Ecoutez, fun Radio, Fun Radio, lecone Explor. Proszę bit, lec, bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling like 2am, night I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mic beside and now, living my life, getting my dreams. I'm a dude just what I want, looking ahead, no turning back, people told me slow my road, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that. That, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that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 And I know everything that shining, ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the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 więc, floor fun. Fun fun radio, Radio. radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. you Qui fait entre 17h et 20h, c'est que du fun sur Fun Radio Solo in Two Rocket Yo quiero acabar todos esses besos que te quiero dar A mi no me importa que duermas con él.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 Ce sofrimiento so Nouveau tube Fun Radio Sigala. No. sur Fun Radio Le Maybe selfish but I take your pain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 sur Fun Radio Willy William débarque Avant le fun beauty le fun game de Kaufman c'est le moment de jouer dans le combien ça coûte j'ai un prix en tête et au 30-44 vous allez devoir trouver à quoi correspond ce prix le prix du jour c'est 21 euros Laurence et Kaufman vont poser des questions autour de la table pour vous aider on commence par une question Laurence Est-ce que c'est transportable C'est transportable oui Est-ce que c'est un objet de tous les jours Oui On en utilise tous les jours donc. On peut Est-ce qu'on le prend au travail Non Est-ce que les grands comme les petits peuvent s'en servir Plus les grands quand même Est-ce que ça s'apparente à une pièce spéciale de la maison Oui Est-ce que ça se trouve dans le salon Non Est-ce que ça sert à plusieurs choses en même temps Ça sert non à une chose D'accord, est-ce qu'on en trouve dans la chambre à coucher Non plus Allez-y au 3044 si vous avez la bonne réponse On a des jeux vidéo, des goodies et des packs fun à vous faire gagner Laurence. Est-ce que ça sert au divertissement Non Est-ce qu'on en trouve dans la cuisine Oui Est-ce qu'on en trouve dans l'armoire de la cuisine Oui. Est-ce qu'on s'en sert avant ou après les repas Avant ou après les repas Ouais. Oui, avant, oui. Est-ce qu'on s'en sert pour les repas On s'en sert pour les repas aussi, oui. Est-ce qu'on s'en sert avec des aliments Ouais. Oui, oui on s'en sert avec des aliments. On me dit une poêle au 30-44. Non, ce n'est pas la bonne réponse, ce n'est pas ça. On une friteuse aussi, c'est pas la bonne réponse non plus Allez-y au 3044 pour gagner vos jeux vidéo et vos packs fun Laurence. Est-ce que c'est un récipient Oui, c'est un récipient, on avance D'accord, est-ce que ça sert à égoutter les aliments Euh non, ça ne sert pas à égoutter les aliments Ce n'est pas une passoire, tu pensais à ça Exactement Non, ce n'est pas une passoire Est-ce que ça s'utilise avec une cuisine Avec, une cuisine. Avec euh, la cuisine quoi. Le la cuisine qu ouais, voilà, Pour chauffer, oui on utilise on le met sur le feu. Ah, est-ce qu'on en utilise pour faire chauffer des pâtes, des spaghettis Oui par exemple, effectivement c'est ça. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044. On me dit également euh, tu perroir les trucs du perroir. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout les trucs du perroir Allez-y si vous avez la bonne réponse. Autour de la table, Laurence Est-ce que ça sert à, oui, à faire bouillir ou à à faire bouillir oui, ça, ça sert, sert à, à cuisiner en fait oh Oui, ça sert à cuisiner effectivement. Est-ce que lorsqu'on mange des moules, on en, en mangeant L'objet dont tu parles. Oui, c'est possible. Une... Oui, oui c'est vrai. Dans une... Mmh. Mort, féminin. Dans une, quelque chose. Je cherche le mot, le quelque chose. Allez-y au 3044. Si vous avez la bonne réponse, il y a également une queue. Pour, pour la prendre, c'est rond. C'est de forme ronde. Donc euh, si vous avez la bonne réponse, très simple, vous l'envoyez au 3044. Pour le... On me dit quoi Un cuiseur vapeur. C'est quoi ça, un cuiseur vapeur Je connais pas. Euh, et on peut aussi dire chanter comme une. Ah oui, exactement. L'expression, chanter comme une. C'est pas un cuiseur vapeur. Hein. Le numéro qui termine par 11, c'est pas la bonne réponse. Je prends un gagnant juste après. Willy William sur Fun Radio. Il y aura également le Fun Beauty de Laurence. On va évoquer. Okay. Les poils. Les poils, on serait tous sur les poils juste après Willy Williams en fin de radio. Musicien me donnait la melo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en paille, je me balade en paille, je me balade en paille, paille, paille. Je me balade en paille, je, je me balade en paille, je me balade en paille. Pa, pam, pa, pa, pam pam pam, pam pam pam pam. Radio Axwell Grosso vous accompagne Alors la bonne réponse Du coup, Combien ça coûte Autour de la table ou de laver Laurence Kaufmann ou oui. Oui. Alors c'était quoi La casserole ouais. La casserole Bonne réponse Laurent qui a envoyé 3044 casserole A gagné son pack fun Ces cadeaux c'est pour nous Maintenant c'est l'heure De Fun Beauty Et on va évoquer Les poils avec Laurence Toutes les nouveautés beauté Le fun duty avec Laurence. Alors, qu'est-ce qu'on en fait des poils, Laurence eh ben, Justement, qu'est-ce qu'on en fait C'est que pendant toute l'année, justement, on galère avec les poils. on ouais. était c'est pire. On veut vraiment, vraiment s'en débarrasser. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une. Elle n'est pas nouvelle, la technique, mais bon, on va parler d'une technique que peu de gens connaissent pour enlever les poils. Donc, vous, les garçons, vous connaissez quoi comme technique pour enlever les poils Pour enlever les poils, Kaufman, t'as une idée, toi Oui, le brûlage. Le brûlage C'est on, <rire> on, on se brûle les poils le avec bien. un briquet. Ah, oui, y le briquet, il y a le, la cire, non Épilation, de la scie. Il y a la cire ça. Il y a le rasoir normal, je le pense. Le rasoir, exact. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a d'autre pour enlever les poils Ah, la pince à épiler. Ouais, ça aussi. Ça fait mal, ça. Oh, ça fait une douleur. <rire> tu toi Ouais, je m'en sers, ouais. Pour les non. sourcils un peu. Mais si, pour les sourcils. Et tu viens plus au sourire <rire> Il n'y a qu'autre sinon, Laurent. Mais sinon, il y a la crème épilatoire ah ouais. et euh, il y a euh, l'épilateur, tout simplement. Okay. Mais moi, je vais vous parler en fait, d'une solution qui est permanente. D'accord. Okay donc, en fait, euh, la solution, c'est la technique à la lumière pulsée ou le laser. Et donc, en fait, c'est tout simplement euh, de la lumière qui sera envoyée à la racine même du poil et ça va brûler en fait la racine et donc du coup les, po les poils ne pousseront plus. OK. Donc sympa. avant avant en fait pour pour euh, se faire, on devait aller chez l'esthéticienne et payer ouais. euh, je sais pas 10 séances à chaque fois et c'est 100 euros la séance, la vache, donc ça quoi. faisait quand même assez cher. Oh, c'est cher ce truc. Bah c'est cher, bah faut prendre soin de soi quand même donc ça coûte un peu et euh, donc du coup, il y a une marque Philips qui a décidé de sortir euh, leur propre euh, lumière pulsée en fait à faire chez soi à la maison ça marche comment ça ben, En fait, c'est un peu comme un scan euh, au magasin, ouais. au supermarché, les petits scanners, ben, on dirait un, un petit scanner. Et donc du coup, c'est un peu la même chose, on applique ça euh, sur notre peau. Okay. Et donc du coup, ça va faire comme chez l'esthéticienne, ça va brûler le bulbe. Et donc du coup, ça, ça poussera au début euh, plus fin et à la fin, ça poussera plus du tout. Mais il faut faire attention à certaines choses, parce qu'en fait, la lumière pulsée, euh, c'est totalement pre prescrit pour... Euh, C justement, mauvais, interdit pour. C'est mauvais pour la peau cette connerie Non, c'est pas mauvais pour la peau, mais en non fait, c'est mauvais pour certains types de peaux. Ah, comme qui Donc, ça veut dire les peaux mates et ouais. les peaux noires, eh ben, elles peuvent pas l'utiliser. Ok, donc interdit pour eux. Interdit pour eux. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une peau claire ouais. et avec un poil vraiment euh, foncé. Parce que là, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Par contre, ça ne, ça ne fonctionne pas non plus sur les poils blonds, roux ou blancs. Mis oh Ni sur oui, le duvet. Okay. Oui, mais ça, ce sont les poils qu'on voit quasi pas. Donc, limite, on s'en fout, quoi. <rire> c'est vrai, quand même. <rire> Kopman, t'avais une, une idée Bah oui, moi, j'ai une idée. Hein. Si vous perdez des poils bruns, vous me les envoyez, je me les grave sur la tête. Ouais. <rire> c'est pour ça. Donc, ça, c'est Philips, la marque. Exactement. C'est Philips et c'est la ligne Luméa qui le fait. Mais il faut quand même prendre certaines précautions. Donc, il faut se protéger les yeux au cas où, si voilà, la lumière peut revenir dans les yeux. Il faut aussi éviter les taches de rousseur et les grains de beauté, c'est ouais. normal. Et on n'agit pas deux fois de suite sur la même zone parce que voilà, on risque aussi de se brûler. Et ça coûte combien Bah justement, concernant le prix, ça varie entre 200 et 450 okay. euros pour les plus chers. Et euh, voilà, c'est un gros investissement, mais ça en vaut quand même la peine, je pense. On l'utilise qu'une fois. On l'utilise aussi plusieurs fois, mais c'est un investissement d'une fois. On voilà. investit une fois 200 euros et après. Euh, on est on... tranquille. On est tranquille. Et exactement. après, tu le mets sur seconde main ou sur, ce... <rire> ou mieux, sur second poil. <rire> le nouveau site que tu vas créer, Cofan. Pour la suite, le fun game. Oui, on, on évoque. On, on parlera de cette formule mathématique qui aide un jeu vidéo à sortir. On vous dit tout dans quelques secondes. Oui, c'est juste après Axwell, Ingrosso sur Fun Radio. C'est que fun jusqu'à 20h. Think about love, think about Getting thin. Why I'm always late Think about tonight And what I'm gonna do But I just can't concentrate Cause I'm thinking about you Think about money Think what I owe I Spent it on a car With a cool, cool stereo And I'm sitting in traffic Wishing it would move Should be thinking about a job But I'm thinking about you The kid again, total, that's a bliss.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 Total, that's a bliss, bliss, bliss, bliss, bliss. Like a kid again, total lots of bliss Vous êtes sur la route, je vous propose Calvin Harris et Rihanna. Avant le fun game, on a des places de ciné à vous offrir. Oui, ça sera valable bah, toute la semaine. On a chaque jour 5 places de cinéma à vous offrir. C'est un peu... Comme le matin C'est-à-dire et le matin et l'après-midi ouais. On a chaque fois cinq places à vous offrir Et toute cette semaine bah Dans C'est que du fun On a décidé de vous donner quelques pistes Quelques films à aller voir au cinéma Dans ces salles obscures Les films qui sont à l'affiche Exactement Alors aujourd'hui j'en ai sélectionné deux Un peu comme hier Hier on parlait de l'âge de glace Les lois de l'univers Et de Camping 3 ouais. Et aujourd'hui on va parler de Independence Day Résurgence Et du bon gros géant Film d'animation de, de Spielberg et on va commencer par Independence Day Résurgence. Je ne sais pas si autour de la table Vous avez vu le premier Moi j'ai pas vu Laurent Euh, non, j'ai pas vu, j'ai vu des bandes annonces comme ça, mais j'ai pas été voir. Non, Ça consiste en quoi ça Film avec Will Smith et Jeff Goldblum pour ouais. le premier épisode. En somme, eh bien, sont les extraterrestres qui envahissent la Terre et qui commencent à la détruire. Évidemment, l'humanité, comme d'habitude, dans ces films-là, pris de court. Et heureusement, j'ai envie de dire heureusement, Will Smith débarque, aidé de Jeff Goldblum, scientifique qui a trouvé le moyen pour mettre fin à cette menace alien. Alors, dans ce second épisode, c'est de suite, on reprend les mêmes et on recommence, à part que Will Smith n'est pas là, mais bien Jeff Goldblum la Terre est à nouveau menacée par une catastrophe d'une ampleur, mais alors, euh, t'as même pas idée. Okay. Inimaginable. Ah ouais. Et pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour d'un programme de défense exploitant la technologie extraterrestre. Vu qu'ils étaient déjà passés dans le premier épisode, on aura piqué toutes leurs armes, tu vois, ouais. pour mieux les utiliser contre eux. Mais évidemment, rien ne peut préparer euh, à la force de frappe sans précédent des aliens, qui eux aussi se sont renforcés euh, durant ces années. Et heureusement, seule l'ingéniosité et le courage de quelques hommes et femmes peuvent sauver l'humanité de l'extinction et vous, vous vous doutez bien que dans ce film-là on va heureusement les trouver mais il, va... fait, il fait un peu peur non oui, oui non Non. Avec des enfants, on peut y aller ou pas euh, Bon, écoute, c'est pas très, très euh, violent. C'est juste euh, qu'il y a des extraterrestres. Et comme tous les extraterrestres, et ils moi, ont une sale je... gueule, quoi. <rire> non, ça, <ouais>. <rire> <rire> je me demande d'ailleurs si c'était pas un extraterrestre, Kaufman. <rire> et les <et>, et... <rire> scientifiques euh, m'ont analysé. Ont ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu un front comme ça. <rire> Pour gagner les 5 places de cinéma, on fait comment Eh bien, vous envoyez euh, simplement 4 euh, lettres. Euh, C-I-N-E, soit ciné au euh, 63 C'est un euro par message envoyé. Et avant 20h, on va euh, gracieusement vous offrir ces 5 places. Et vous pouvez y aller une fois. Pendant, vous pouvez y aller 5 fois tout seul ouais. ou vous pouvez inviter des amis ou de la famille Bien tu sûr, vois, Amis, famille, 5 places de cinéma ça fait à peu près 50 euros de cinéma qu'on vous offre vous envoyez Ciné au 6322 il y aura forcément un gagnant d'ici 20h Ciné au 6322 pour la suite de l'émission ça se passe avec le fun game Kaufman Oui, on parlera d'une formule mathématique qui ne va pas sauver le monde mais qui a aidé un jeu vidéo La réponse est juste après Calvin Harris et Rihanna fun. Prenez une bonne dose de fun ah. tout l'été, dès le matin réveillez-vous avec Summer Fun, Toute la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 Unique Et merci sur Fun Radio C'est le moment de parler jeux vidéo avec Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Il y a quoi de nouveau Kaufman Eh ben, on vous parlez de No Man's Sky qui sortira le 10 août prochain sur PS4. En effet, c'est une exclue PS4. Ensuite sur PC le 12 août. Ouais. Et on pourra enfin toucher du bout des doigts toutes ces planètes puisque c'est un jeu d'exploration de la galaxie dans lequel on nous promet en fait un univers infini. Ok. Que, tu vois, il y aura un nombre de planètes. Okay, okay, okay. Et on pourra évidemment s'amuser à les visiter, à faire du commerce ou à bien les attaquer, donc il y aura beaucoup de choses à faire. Le jeu ne se termine jamais en fait. En fait, le jeu ne se termine jamais. Okay. Mais ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui explique le pourquoi du comment. Une entreprise hollandaise du nom de Jenny Cap a affirmé que les développeurs de No Man's Sky ont utilisé une formule mathématique nommée Super Formule qui sert à quoi À générer euh, eh bien, un univers ou des planètes aléatoirement. Autrement dit, ils auraient détourné cette formule-là. Au profit de leurs jeux vidéo, histoire de générer un univers complètement aléatoire et infini. Euh, la société hollandaise compte bien sûr poursuivre les développeurs du jeu, à savoir la société Hello Games ouais. Mais ça ne retarderait en rien la sortie du jeu, donc comme je disais, qui est prévu le 10 août prochain sur PlayStation 4 et le 12 août sur PC Oui Laurence ouais, Donc ça veut dire que le jeu en fait il se déroule tout seul, même quand on éteint le truc, enfin quand on éteint la console ou quoi, le jeu continue Et il est en ligne donc euh, forcément euh, il est, euh, ouais il, est, il, okay. il, il continue en fait à, à évoluer pas pas ça, euh, Ah c'est cool À évoluer ouais C'est un peu comme Pokémon Go au final, euh, tant que t'as le jeu en ligne, bah, ça continue de fonctionner, c'est un peu ça Ah non mais les Pokémon ils sont dans le studio, tu les vois pas Ah euh... <rire> putain Pikachu, c'est toi le Pikachu en L'attaque voilà. est claire, Et ça attention. tombe bien, ça tombe bien parce que dans moins d'une heure, on vous parlera de Pokémon Go qui compte intégrer beaucoup, mais alors beaucoup d'autres Pokémon à leur liste et on vous dit tout dans moins de 60 minutes <rire> T'as moins d'une heure effectivement pour la suite du Sundance Floor, ça se passe avec Unique et là je vous propose d'écouter les meilleurs moments de la Pure avec Audrey, Sandro et ses cartouches, vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler La Hour sera de retour à la rentrée Et en attendant, ce sont les meilleurs moments sur Fun Radio Allez vas-y, on va, on va parler un petit peu Parce que là, il faut qu'on parle avec le petit Il est perturbé Non mais que je y suis, je, je, je suis triste Non, non mais non, non, Je suis sûre que c'est pas ça, moi, quoi, je ce ça moi je sais ce qui se passe Moi je connais la vérité Quelle pas pas vérité ouais, C'est qu'il est perturbé C'est qu'il y a Pourquoi de l'amour dans l'air Voilà, c'est encore ça oh, il... T'as trouvé, non, as trouvé une non. nouvelle cartouche Non, non mais non. C'est ouais. comme ça qu'il nous ouais. appelle, ouais. hein. Ça ça vient ouais. ce soir mais il faut pas le dire. T'as une nouvelle cartouche qui vient ce soir euh, Ouais. Non, normalement. une nouvelle cartouche ou alors ça fait partie des anciennes cartouches et Ça fait partie des anciennes. Ah, alors pour ceux qui viennent voilà. de se brancher sur Fun Radio et qui ne connaissent pas bah, forcément l'émission, il faut savoir que Sandro euh, est un, comment on dit, un, un tombeur, ouais, enfin, vite fait, Du point de vue des, des femmes, tiens, ça. Voilà, et que... Ouais c'est un salaud carrément, et qu'à chaque fois qu'il se tape une meuf, en fait, il l'appelle une cartouche. C'est vraiment juste horrible. Mais excuse-moi, mais donc ce soir c'est une ancienne cartouche que t'as déjà cartouchée. Cartouchée. Cartouché. Cartouché. Voilà. Tu sais qu'on chasse pas un animal qu'on a déjà chassé. La femme un animal, mais ça va. Ouais. Mais la femme est un mammifère comme tous les autres. Hein. Mais oui. T'es quoi, moi si je suis un mammifère. Je vais faire quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise. Ah, vais... tu, tu vas faire un appel pour moi Non, je vais donc, juste tu, vous tu regarder. Tu vas enlever ton t-shirt. Do... <rire> ça me mettrait super mal à l'aise si tu ton t-shirt. Non, je vais juste te fixer droit dans les yeux. Et te laisser réfléchir à ce que tu viens de dire. Quoi, que quoi, vous, ah bon vous êtes pas des mammifères Non, je répondrai plus, je parle plus. C'est pas bah des mammifères si. si, ça, regarde sur Google. Si, ah si Qu'est-ce qu'il dit à propos de la femme Vas-y, fais une recherche. La femme est un être euh, parfait, la femme est un être fragile, la bah femme oui. est un être dont on doit prendre soin. Pour ça que et vous en vous aucun cas, délicatement. tu nous traites d'animal ou, ou d'animaux. Écureuil de la forêt Donc, on est un petit écureuil de la forêt pour oui, toi. vous êtes dur à attraper. En fait, sérieux, les gars, vous avez aucun problème à parler des femmes comme ça. Faut qu'on en parle à un moment donné. Bah, quoi euh... Vous faites trop les malins. Non, mais sérieusement, on rigole, on rigole mais dans ces émissions. C'est un euh... peu sexiste, tu trouves pardon. Pas du tout, pas du tout. Ah, hein ah je me disais bien aussi. Mais enfin <rire> <rire> Sérieux, je peux plus vous blairer. Euh, envoyez vos petits messages au 3044 pour insulter les garçons de l'émission parce ah, qu'à un moment donné. Vous trouvez ce qu'il y avait écrit Alors, c'est quoi la définition d'une femme Oh hey, putain quoi oh euh... putain je savais pas oh autant pour moi voilà c'est quoi ce manque de respect être humain du sexe féminin adulte de, de, de sexe féminin par opposition à fille jeune fille dis, la euh, voilà là, pas sur Google là, qui tu fais toi c est, c est, c est sur la rousse sur, sur larousse.fr. Larousse. ah d'accord et eh bien voilà. regarde moi j'ai la définition sur Wikipédia une femme est un être humain de sexe féminin et d'âge adulte avant voilà. la puberté elle porte le nom de fille voilà, voilà. Donc dépense un beaucoup d'argent parle tout le temps tire la gueule sans raison un <rire> mal à la tête à peu près six fois par semaine qui te font chier trois fois par mois voilà oh ça, en gros c'est ça en fait la définition horrible. de femme <rire> sur ce merci beaucoup ma copine vient de dire pour Sandro trouve quoi il faut lui trouver une autre cartouche si jamais il y a Simon qui nous dit les femmes ce sont comme des Pokémon mieux vaut tous les capturer mais enfin les gars Simon de la prison de Lantin on t'embrasse <rire> mais non à un moment donné il y a que des machos qui coûtent cette émission c'est pas possible les filles manifestez-vous ne laissez pas toutes seules dans ce bordel 30-44 pour vos messages les filles allez-y on va tous se mettre ensemble et on va les niquer. <rire> ah bon? Enfin, on va aller, on va aller. C'est ce qu'on ce qu attend. <rire> ouais, ouais, super. Bel été et rendez-vous à la rentrée avec la P Hour des 17h sur Fun Radio. Mais bon. Mercy, mercy, man, I am no move me, move me, move me. Like I am, he wants, he wants, he wants. Only he can make me high every, high every, high every. Fire, bang, bang dans le cœur. Desire, j'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je laisse mes mythes sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour I ah, ah, ah, ah, ah, ah. lord, have mercy, mercy, mercy. You money them and party, party all party. The them, sexy, sexy, sexy. Watch them, just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. Man, I'm no move me, move me. move me shine, shine, shine, shine, you shine, shine, Only he can make me, I have yeah, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Surtout cesz bo parlę. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui cache tous mes talons aiguilles. Et et je m'envole. Non personne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais visé dans le milieu Parler parler tabou parler parler. Je veux des gestes pas les mots pour me faire rêver. ton é et tout ma peau cette fois je t'emmènerai dans mon monde dans ma lumière dans ton monde si tu fais marcher, dans ma... Fin de journée, ça se passe avec Jonas Blue. Baby, Dans quelques minutes, tu auras le Sarah, le Salove, euh, Kaufman, tu vas l'over, toi Non, moi, moi je tu vais râler. Râler, tu vas râler sur quoi Bah, apparemment, le foot et le P les Pokémon, pardon, ça ne fait pas bon ménage. Le foot et le Pokémon Ah ouais, on vous explique tout dans quelques secondes. Très bien, et toi, Laurence Ben moi j'ai parlé de l'équipe de Cuba. De Cuba et à l'over. Les Jeux Olympiques, ouais. Ouais, ah, l'équipe de Cuba, ils ont en fait quoi Bah, tu verras après. Elle a répondu ça après <rire> les infos. Fun Radio. Sur Vandenborg.be, je peux commander tous les appareils, aller chercher ma commande dans les 30 minutes ou la faire livrer gratuitement. Suis-je contente de Vandenborg Oui, très contente. Vandenborg. Il est 18h, les infos, sont avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. Salut à tous. Quelques heures après le nouvel attentat attribué à Daesh en France. attentat qui a coûté la vie à un prêtre de 86 ans. Une autre personne ayant été gravement blessée quelques heures après cette nouvelle horreur perpétrée dans une église donc les réactions sont évidemment nombreuses hein. elles sont évidemment indignées je pas insisté là-dessus non plus. L'essentiel n'est pas dans des déclarations du genre « La France est en guerre », une formule encore utilisée aujourd'hui par François Hollande ou Nicolas Sarkozy et qui n'est qu'une formule. Ce est sûr par contre, c'est que la France est bien la cible privilégiée de l'État islamique puisque l'attentat de ce matin intervient à peine 12 jours après la tuerie de Nice. C'est la première fois qu'un lieu de culte chrétien ait été visé mais la menace d'une telle attaque planait depuis plus d'un an, notamment depuis l'échec d'un projet d'attentat en 2015 contre une église de ville juive en banlieue parisienne. Suite à ce projet, le gouvernement avait annoncé une adaptation du dispositif de lutte antiterroriste concernant les lieux de culte catholique. Le problème, c'est qu'il y en a quand même 45 000 en France. Alors protéger Notre-Dame de Paris, c'est une chose, mais pour une petite église de province comme celle attaquée ce matin, c'est déjà moins évident. Enfin, ce qui ne semble pas toujours évident non plus, apparemment, c'est de surveiller comme il convient les gens dont on sait qu'ils sont dangereux. C'est ça parce qu'un des deux djihadistes de ce matin était connu des services antiterroristes et était donc fiché S pour atteinte à la sûreté de l'État. Il avait tenté de se rendre en Syrie l'an dernier et avait été placé en détention prévisoire avant d'être libéré sous bracelet électronique. À propos d'autres attentats se commis à Bruxelles et à Zaventem, le 22 mars dernier, on a appris qu'ils avaient coûté près d'un milliard d'euros à la Belgique. Bon, Ils ont surtout, euh, et d'abord, coûté la vie à 32 personnes, hein, évidemment, mais économiquement aussi, il y a des victimes, surtout dans le secteur horeca, qui a carrément sombré à Bruxelles, un secteur qui se portait déjà pas super bien. Le commerce de détail, les taxis, les cinémas ou les activités culturelles ont bien morflé également, ainsi que l'État belge, puisque le SPF Économie a calculé que suite à ces attentats, Les recettes fiscales avaient diminué de 760 millions d'euros. Et le ministre Chris Peters ne se veut pas plus rassurant que ça en déclarant qu'il faudrait des mois, voire des années, pour mesurer l'impact économique et les dégâts causés à notre image à court et moyen terme. Enfin, on savait que Léonard de Vinci était un génie, mais on ne savait pas encore à quel point. Figurez-vous qu'un chercheur de l'Université de Cambridge... Vient de révéler que l'illustre Leonardo avait rédigé dans ses notes les lois de la friction 200 ans avant leur découverte officielle. Dès 1423 donc, le nord de Vinci avait compris que la force de frottement agissant entre deux surfaces qui glissent est proportionnelle à la charge qui pousse les surfaces l'une contre l'autre. Et c'est d'autant plus dingue que plus de 600 ans plus tard, moi, j'ai toujours pas compris ça. Ok, dans ce moment, on connaissait l'existence des notes en question, hein, mais jusqu'à présent, on pensait que c'était des gravouchas sans intérêt. Jusqu'au moment où le professeur Hutchins s'est rendu compte qu'on avait affaire à un texte écrit à l'envers et qu'il fallait lire devant un miroir un scénario à la Da Vinci Code. Avant, ah bon, Sarah, le salope, un point sur la météo, Carlo Demain, entre 19 et 22 degrés, donc euh, il ne fera pas spécialement chaud pour un mois de juillet. Avec euh, pas mal de nuages, euh, quelques petites ondées sont possibles, mais essentiellement sur l'ouest du pays. Voilà, tous euh, une excellente soirée, je vous retrouve dans une heure. Vous laissez en compagnie de David et du son de Jonas Blue, salut ben. Cuisine Créphel. Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure. Cuisine Créfel, mon rêve, ma cuisine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 La ah. suite du Sundance Floor, ça sera avec Snoop Dogg. Mais là, c'est l'heure de râler et de lever On commence par le love de Laurence. Bah, moi, c'est bon, David, je crois que je vais quitter l'émission. Ah, pourquoi Ouais, je vais aller à Rio euh, faire les Jeux Olympiques avec euh, <rire> l'équipe de Cuba, là. Ah oui Parce qu'ils qu sont plutôt sapés comme jamais, là-bas. <rire> c'est ce que je veux dire. <rire> Notre game, Non, tout. allez, pour revenir euh, plus sérieusement, en fait, c'est parce que l'équipe de Cuba, ils ont été euh, habillés par Louboutin. Louboutin carrément ouais. non Christian Louboutin a fait leur costume euh, euh, leur costume en fait pour les JO et pour ouais. la cérémonie et tout et donc le costume il est juste magnifique c'est vraiment il y a des lignes nobles c'est classe, c'est mini minimaliste c'est vraiment hyper beau et Christian Louboutin a dit que c'était vraiment un plaisir de collaborer avec eux parce qu'il a dit que c'était une source puissante, puissante d'inspiration ouais. et donc voilà c'était un plaisir pour tout le monde et donc moi je pense que je vais aller avec eux là-bas juste pour mettre le, le pour petit ma... costume je <rire> sais pas faire de sport mais je vais mettre le petit costume quand même Moi ouais, je sais pas ça me on dirait être sapé comme une chaussure Franchement <rire> C'est très joli J'ai vu en plus les photos Ils sont magnifiques beau. En plus il y a un rappel Du drapeau cubain Avec les couleurs rouges L'étoile C'est vraiment magnifique Il a fait du très bon travail Et ça t'a fait lever Goffman Toi tu as râlé Ah moi je râle Tu connais José Mourinho Oui l'entraîneur De Manchester United L'entraîneur de Manchester United C'est bien ça Eh bien le monsieur, il est tellement dirigiste, il est tellement autoritaire dans sa manière de faire avec les joueurs que ouais. euh, le gentil José, il a interdit à ses joueurs de jouer à Pokémon Go. Non. Alors s'il avait interdit à ses joueurs de jouer à Pokémon Go pendant l'entraînement, ouais. vous aurez compris. Mais pendant la vie tous les jours aussi. Mais il a interdit à ses joueurs d'y jouer à moins de 48 heures d'un match. Mais la raison. Mais pourquoi Ça veut dire qu'ils euh, ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Quand José dit pas Pokémon, il <rire> n'y a pas Pokémon dans le téléphone. Mais, mais ça les fait marcher, ça leur fait faire du sport. C'est con. Moi, je trouve ça normal parce qu'il y a trop de dérives avec les joueurs de foot là qui sont en train euh, d'un peu euh, trop euh, s'éparpiller avec tous ces réseaux sociaux. Bah Non, les gars, ils doivent faire ça. À 48 heures, Bah il a, il a raison. Mais il n'y a rien de mal. Dans bah, les mais si y c'est accro, ça reste, un, ça reste un divertissement et au contraire, ça leur permet de déstresser, de, ouais. de marcher, de prendre l'air et de pas rester dans leur bulle avec euh moi, à générer du stress je préfère Pokémon Go boîte de nuit et crois moi les joueurs de foot vont plus aux boîtes de nuit que chercher des Pokémon donc ouais mais bon <rire> dans quelques instants on a toujours des places de ciné à vous faire gagner Kaufman oui on a 5 places à vous offrir avant 20h vous envoyez ciné c-i-n-e c -I -N -E, 63-22 c'est un euro par message tout à l'heure on vous parlait de Independence Day résurgence et tout à l'heure on vous parlera du bon gros géant C'est quoi ça c'est un film d'animation réalisé par Monsieur Steven okay. Spielberg. On vous expliquera pourquoi il faut aller voir le film. Et en attendant, n'hésitez pas à jouer avec nous. Vous envoyez CINE C -I -N -E, au 6322. N'oubliez pas que l'orthographe a de l'importance. C'est pour ça qu'on se casse le cul à vous répéter comment ouais. ça s'écrit. Sans quoi votre participation ne sera malheureusement pas validée. 1 euro le message. Exactement. C'est ça. Et les 30 44, ça sert pour vos messages pour nous parler. Il y a par exemple Dominique qui nous dit allez assez cool votre émission. Merci Dominique, c'est gentil. C'est gentil. 30 pour vos messages 50 centimes. Par message la suite du Sound Explore ça se passe avec. Snoop of radio. Big Snoop Dogs off an audio Big Snoop Dog Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So walkin', fuckin' Make you give it up, give it up, did you say my name? Like a jersey, jersey, shut down again, be my head coach. So you can pick it back and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so black. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I, I just wanna make you sway. I just wanna make you sweat I wanna make you swear I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I just wanna make you sweat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 Just wanna make you sweat. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio. Salut, c'est Les Jamis. Les sons dance floor Au premier, c'est sur, sur Fun Radio. Les sons dance floor. Dance floor. Pour la suite du son d'Esfor, je vous propose Imani. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire demain, Fun Radio Kaufmann. Ah oui, c'est peu dire, on vous a réservé une ouais. très très grosse surprise. C'est une énorme surprise, hein. attention Laurence Kaufman, vous allez être étonné de la surprise. Ah ouais Ah ouais, même les auditeurs, écoutez bien, il va ah se passer quelque chose. De demain, on est mercredi. Mercredi, jour des ouais. enfants, vous pouvez venir avec les enfants D'accord Et à 18h pile, à Fun Radio 33, avenue Télémac, on est à Forêt Exact Il va falloir venir ici Est-ce qu'on peut le dire exactement bah, ce qu'il va se passer évidemment On peut le dire, très bien Merci Kaufman pour la validation <rire> C'est très gentil Un glacier, Glacier Zizi Non Va venir sur le parking de Fun Radio demain Non À 18h Et tout le monde est invité, tous les auditeurs sont invités. Mais oui, mais même vous, forcément vous. êtes c'est trop cool vous, vous, les gourmands que vous êtes, vous êtes invités. Ah bien oui. sûr. Mais invités à quoi moi Tous les un... auditeurs sont invités à venir manger une glace gratuitement. C'est vraiment non. gratuitement. Mais une glace, pas une glace n'importe laquelle, comme ça. Une glace non, quoi? Non, non. Une glace spéciale. On a conçu une glace spéciale Fun Radio. Le goût n'existe nulle part ailleurs. Vraiment nulle part ailleurs. Le goût existe juste à Fun Radio. 33 avenue Télémac. Ah je vous propose de le découvrir demain en venant, en venant la manger ici. Vous, vous pouvez tous venir. Avant. Non, non, on ne peut pas savoir avant. Mmh. Vous pouvez tous <rire> venir, vraiment. C'est vraiment. C'est libre, hein, vraiment. Donc, on n'a pas, euh, en, on a pas en, 10 places. On a euh, 200, 300 places, 400, 1000 places. Hein, donc, en, euh... en somme, il y aura un glacier qui va, qui va nous servir. Il y a un glacier qui va vous servir. Glacier Gigi, pour ceux qui ah, connaissent, c'est euh, un des euh, meilleurs. C'est trop bon là-bas. C'est ah, vraiment, ah, c est c est vraiment trop, très, très trop bon. bon. Et on a conçu un goût spécial pour vous, un goût fun radio. Vous allez découvrir ça demain à 18h. Vous venez tranquillement. Vous venez avec les enfants, en famille, c'est les vacances, c'est parfait. Vous venez, on vous donne la glace, vous la mangez, vous nous dites ce que vous en pensez. Et voilà. Mais c'est un truc qui. Une fois ou ça va durer. Bah non, pas qu'une fois. Tous les Mercredi, tous les mercredis à 18h tous les mercredis à 18h une glace fun radio, on peut pas dire vraiment voilà, pour euh, le goût, faut vraiment venir le, le découvrir demain avec nous quoi. moi je connais le goût, je l'ai goûté hier, je peux vous dire c'est une tuerie en plus hein. ah c'est magnifique, ah, vraiment vrai le goût ah, t'as envie de reprendre, euh, t'as envie de manger le plein te plein te de peau. glace. Ah oui, on... quand tu goûtes le goût, on n'appelle pas Patrick <rire> non, on, on pas nous Patrick. envoie un SMS au 3044 en disant que le patron Jean-Christophe est super sympa effectivement, et euh, que c'est un pote et c'est signé, euh... ouais, on apprend Jean-Christophe qui tient le, le glacier Zizi, et voilà, ouais, c'est magnifique Venez demain à 18h, mercredi 18h et tous les mercredis à 18h, il y aura le glacier qui va vous venir donner des glaces gratuitement. C'est gratuit vraiment. C'est le rêve ça. Ah ouais, c'est le rêve. Et en plus c'est un goût énorme. spécial c'est un goût que vous allez trouver nulle part ailleurs. Donc vraiment un goût fun radio. Euh... Voilà c'est quoi le problème Un problème de taille quoi et, de, et de poids quoi Parce que la fin de l'été on va la terminer <rire> obèse Ah ça c'est sûr que vous allez un petit peu grossir Il voilà. faut se faire plaisir, ouais, plaisir. Ouais. C'est les vacances, c'est parfait Donc venez demain à 18h les amis Sur le parking de Fun Radio 33 avenue Télémac Laurence, Moi j'ai hâte hâte J'ai hâte de voir les auditeurs et j'ai hâte de manger des glaces <rire> Exactement. Pour la suite de l'émission ça se passe avec le topito Le top 5 des métiers inconnus et très surprenants Est-ce que vous avez un métier inconnu et très surprenant autour de vous Dans votre famille, Laurence Dans ma famille non, mais non. moi j'ai déjà vu euh, des gens en fait, c'est pas très euh, glam, c'est pas trop là, mais il met en fait sa main dans le pet des vaches. Oh non, ça c'est ah, dégueulasse. Ça c'est sûr, je veux pas oh, ça c'est un on se métier. Quel, <rire> film de, quel genre de film. Mais c'est un métier. C'est un métier aussi ça. Tu sûr que c'est un métier dans tes rêves c'est un métier Moi c'est à peu près dans le même Dans la même. On t'a regardé le même truc. c'était de lui en fait que t'as vu. C'est mon tonton, il est ramoneur de cheminée. Non, il est ramoneur de cheminée ton tonton. Bon ça va ça encore. c'est cool ça. Mais quel cheminée, oui, c'est ça. C'est ça savoir, c'est ça De vrai cheminée, c'est un métier on voit de disparition. De moins en moins. <rire> C'est ça, on ramène de moins <rire> en moins. Vous allez découvrir le top 5 des métiers inconnus et très surprenants juste après Imani sur Fun Radio. Cet été, tous les DJs sont sur fun Radio. fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maïva Carter, C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en oh, non non, non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Club club club. club. Party fun. Party fun. fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur fun Radio. fun Radio. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Euh... Ah. Oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un. Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un... un. Bien. Euh, donc 3. Trois... Il y a un problème. Ouais. Euh, euh, euh, co comment ça s'écrit <rire> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca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 Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me donnes autour Laisse-moi faire mes affaires, je laisse faire des efforts, qui t'attend foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous y en affaire, tu as raison, oui je t'en. Moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en fous.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 my side do you feel my heat on oh, your skin take off your clothes Sweet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 Peine de ta si tu me laisses Matoga dan dan dan Ale dana dan dana dan dan dana dana dan dana dan dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana La suite du son Floss avec Martin Solveig Dans quelques minutes, il y aura des cadeaux pour vous dans le ce qui parle Et le fun game de Kaufman Ah oui, on va vous parler des nouveaux Pokémon Qui arriveront un petit peu plus tard dans l'application Pokémon Go Et je vous rappelle que Fun Radio vous conviera bientôt C'est aussi une grosse surprise ouais, de l'été Un vrai. gros cadeau qu'on va vous faire Eh bien, une chasse aux Pokémon Si vous jouez d'ailleurs, vous pouvez toujours nous le dire Au 3044, si vous êtes chasseur dans l'âme Que vous passez du temps <rire> avec votre femme à chasser les Pokémon Parce que ça vous évite de vous engueuler Et ouais, oui, ça vrai. sert aussi à ça et Ça fait du sport hein. Eh bien, vous nous dites tout hein. Au 3044, vous nous donnez les bons spots où chercher et puis on vous tient en courant pour la chasse au Pokémon c'est euh, exclusif, c'est Fun Radio et euh, on est très très content de pouvoir faire ça avant la fin de l'été. On vous en reparle dans quelques minutes. Là, c'est le moment de faire le topito du jour. Le top 5 des métiers inconnus et très surprenant. En cinquième position, créateur de mots croisés. Et oui, ça existe. Quoi créateur, ça <rire> s'appelle cruciverbiste. Non, cruciverbiste, c'est les joueurs. Ah oui, oui, oui d'accord. Mais comment on appelle les gens qui les conçoivent les, les mots croisés Vous savez ou pas autour de la table Laurent était... les crucifieurs Non, les verbi -crucistes. Les verbi Eh oh, oui, parce que les cruciverbistes, c'est ceux qui jouent. Ouais. C'est pas la même chose. Hein. En quatrième position, les clients mystères. Alors est-ce que vous savez à quoi ah, consiste oui. Oui. Ah, Laurence -y. Bah en fait moi pour la petite histoire j'ai fait avant euh, j'ai fait en job étudiant euh, caissière Ouais. et donc du coup je suis tombé sur un client mystère. Mais c'est quoi alors bah, En fait c'est un client mais genre espion C'est un espion de la direction ah, C'est ouais. vraiment ça ouais, vrai. Et en fait il vient surveiller Si tu fais vraiment bien euh, ton, ton travail Et du coup moi j'avais laissé en fait Un pack d'eau euh, en bas euh, sous le caddie <rire> bah, Donc du coup il est été la direction Et je me suis un peu fait taper sur les doigts. virer <rire> Non pas virer <rire> En troisième position goûteur d'eau Est-ce que vous savez ce que c'est Bah il goûte de l'eau Ah non c'est un... Ouais, un peu <rire> ça en fait C'est comme pour les parfumeurs Les viands et pas Ont aussi droit à leurs testeurs Qu'on appelle les goûteurs d'eau Ils doivent analyser ah, bon les qualités gustatives Olfactives et visuelles des eaux ouais. ah, Bah il devait être fort quand même <rire> Elle a un peu de chlore. Elle, Moi, elle a, elle a, pas, un, elle a pas, un, pas un pH neutre, En deuxième position, cobaye professionnel Est-ce que vous savez à quoi, à quoi ça consiste euh, les, oui, oui, bon. les médicaments. Les médicaments et tout. Non les médicaments, effectivement. les produits cosmétiques aussi. C'est euh... ça, on teste des gens. Et c'est à peu près 4500 4 euros. C'est bien payé. Bon, Il ouais, y a payé. des risques. Hein, parce qu'il euh, y a des gens, ils réagissent très mal. Et donc, du coup, après, ils ont des nausées, des, des effets secondaires euh, pas très, euh, très glamour. <rire> c'est vrai. Et en première position. Attention, la voix de la SNCB. Ça, on l'a tous entendu. Ah bah oui Bah oui ça c'est un métier quand même assez rare et unique, je sais même pas comment on peut postuler ah, pour faire la voix. Est-ce que vous êtes au courant sur la table Kaufman, Laurent Bien sûr, comment tu fais Bah c'est euh, les anciens <rire> animateurs radio qui ont plus de boulot. <rire> Bonjour, vous avez 3 minutes de retard <rire> Maintenant c'est l'heure de la pub et après il y aura Martha Solveig sur Fun Radio. Pendant les vacances, allez vous éclater au ciné avec vos potes grâce à Fun Radio. Fun <rire> radio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 et au calme sur Fun Radio c'est que du fun entre 17h et 20h Fun Radio. Bobbly, bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it! You see the girl with the big tick tac shefe gimme the gimme the gimme the. Head to the floor, girl, gimme the gimme the. And over, girl, and gimme the gimme the. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the gimme the. Top wine, girl, and gimme the gimme the. Body look fine, girl, gimme the gimme. Be winning it, turn it up, right, girl. You never be it. Take up your body 'cause you're in your element. Funny your body, me take up a permanent residence. Rotate your body, coming over, lover, you're spinning it. Rotate your body, coming over, you're spinning it. Rotate your body, coming over, you're spinning it. Make the trumpets blow. À la suite du Son Dance avec Kung's Et bon courage pour les autres. Dans quelques secondes, ça sera le fun game de Kaufman. Ça sera avec Pokémon Go. Exactement. On parlera des nouvelles, euh, bah, des nouveaux Pokémon qui seront ajoutés euh, dans les semaines, voire les mois à venir. Maintenant, c'est le moment de jouer. C'est le Seki qui, qui parle. Je passe un extrait d'interview du discours. Et au 30, 44, vous allez devoir reconnaître qui parle. On a des jeux vidéo à vous faire gagner pack oh, fun, goodies, oui, goodies collector. Si vous aimez les jeux vidéo, et eh bien on a par exemple des t-shirts Doom, des goodies collector Overwatch. ceux qui aiment les jeux vidéo, ça parle évidemment. Je vous passe l'extrait. Laurence et Kaufman, vous pouvez poser des questions pour aider les Vous envoyez la réponse au 30 44. Voici l'extrait du jour. C'est parti. J'aimerais savoir si tout comme moi, vous faites partie des traumatisés du Kawaii. Alors qui parle Allez-y au 30 si vous avez une idée. Laurence Kaufmann, des questions. On commence par Laurence. C'est un humoriste C'est un humoriste, oui. Bah Son accent ça doit être un ch'ti. C'est un gars du Nord, oui. Il joue dans des films aussi. Il joue dans des films, il est comédien et humoriste. Est-ce qu'il a tourné avec Benoît l'a. Oui, il a tourné avec Benoît Poulvourde, a... ouais, effectivement. ouais. Est-ce qu'il a joué dans Super Dans Super Condryac, euh, est-ce que c'était Super Condryac le titre Ouais, Super Condryac, ouais. Exactement, bien calé quand même sur, sur, hey sur le monsieur. Faut, faut connaître quand même là. Est-ce que, euh, bah oui, est-ce qu'il a joué dans euh, Bienvenue chez les Ch'tis Oui, l'avenue, dans Bienvenue chez les Ch'tis, il a joué dedans, bien sûr. On me dit Cadmerad. Non, c'est pas Cadmerad. Je, je repasse l'extrait. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044 J'aimerais savoir. Si tout comme moi, vous faites partie des traumatisés du caouet. Laurence, Est-ce que c'est le meilleur ami de Cadmérade C'est le meilleur ami de Cadmérade, effectivement Alors ce n'est pas Olivier hein, de KDO Mais euh, voilà, ça, on me dit oh, que... Benoît Poulevard, non on a déjà dit que ce pas Benoît Poulevard ça, c'est pas la bonne réponse, si vous avez la bonne réponse Vous l'envoyez au 3044, il est également joué Dans Rien à déclarer est que sa femme, film sa femme s'appelle Yael Voilà, t'es calée sur les femmes et les couples bah, non, maintenant Moi c'est plutôt elle qui m'intéresse. <rire> oui mais sa femme s'appelle bien Elle travaille avec lui en plus. Hein, Exactement. Je crois. Ouais. Elle, elle est son producteur ou productrice de Monsieur. Euh, mm, mm. En quatre lettres. Le nom de famille est en quatre lettres. Le prénom non Moi j'ai son vrai nom et c'est Daniel Amidou. Daniel Amidou Ah ouais. ça ça va nous aider c'est sûr. Hein. Daniel Amidou. s'appelle ouais. Oui c'est Daniel. <rire> ben, ça aide quand même parce qu'après euh, son nom de scène. Ça ressemble un peu à ça. Daniel Amidou, je savais pas que c'était Daniel Amidou. Son on vrai prend nom. Le, dé le début de son prénom et ouais. franchement, on a presque la réponse. <rire> <rire> ok, ça fait drôle. Euh, salut Daniel Amidou. Euh, <rire> je viens pour passer le casting. Bienvenue chez H.T. Ça fait drôle. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044. Je prends un gagnant juste après Kungs. Donc vous avez le temps de Kungs pour envoyer la bonne réponse. Il vous reste à peu près 4 minutes. Allez-y au 3044. Les gagnant, c'est juste après Kungs. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen.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 Plus d'infos sur touring.be offre soumise à condition. This is fun radio, fun radio, le son dance floor. Dance floor, dance Floor. dance Floor. dance floor. Love me like no one else get your high. No one else get your high. You and I were so hot that we fight. We find Fait d'abé entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. Radio. Les meilleurs moments de la Power, le fun game arrive, mais là on était dans le jeu du Si qui parle, je vous passe à un extrait et au 30-44, fallait deviner la réponse, je vous repasse l'extrait du jour. J'aimerais savoir si tout comme moi vous faites partie des traumatisés du Kawaii. Alors vous avez trouvé la bonne réponse, Laurence Kaufman oui. Bah oui C'était qui C'était Danny Boon <rire> Bah oui c'était Danny Boon Bonne <rire> enfin réponse Vous l'avez envoyé en masse au 30-44 On a eu un gagnant euh, Laurence On a pris un gagnant Oui on a pris un gagnant Il s'appelle Il s'appelle Jean-Philippe Jean-Philippe ah, parfait Jean-Philippe a gagné Donc son pack fun C'est cadeau c'est pour lui Et Maintenant en place au fun game On est prêt Kaufman Bien sûr Au taquet Allez c'est parti Le fun game avec Smart Toys L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games Avec Kaufman de Smart Toys Pokémon Go Oui, on en parle déjà depuis maintenant quelques semaines Le phénomène est installé, il est bien là en Belgique Et pour assurer un petit peu l'avenir sur l'avenir du, ouais. du logiciel Pokémon Go, du jeu Pokémon Go Eh bien, son développeur, à savoir la société Niantic A voulu rassurer en disant à tous les utilisateurs de Pokémon Go Que la liste des Pokémon à attraper ne s'arrêterait pas là où ben elle heureusement, est. Heureusement, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fini le jeu. Exactement. Donc, donc, voilà. euh, donc euh, pour euh, marquer un petit peu les esprits, ils ont profité d'un event à San Diego, une Comic Con plus précisément, pour dire que euh, eh bien, la liste des nouveaux Pokémon euh, s'allongerait, puisque si vous connaissez un peu les Pokémon, vous savez qu'il y a les Pokémon de base, il y a des ouais. évolutions, il y a un peu... Euh... En fait, c'est une grande famille, les Pokémon. Et Mais là, le... ils ont mis la première édition, je crois. Euh, de la première génération. Ouais, ouais. Ça. Après, il y a eu 2, 3, 4 générations. Exactement. Et donc, les Prochaine génération de bestioles sont à venir <rire> de bestioles. Et, et il semblerait que sans surprise elles figurent toutes au programme donc à ceux qui pensaient que Pokémon Go ne vivrait le temps d'un été et eh bien je pense qu'ils sont en train de se tromper ouais, ça va durer encore quelques années ouais, le phénomène bien, ouais. Pokémon Go ils ont plein d'évolutions à venir avec les mises à jour je crois exactement hein. déjà dans la prochaine mise à jour vous pourrez échanger vos Pokémon à vos amis, avec ah. vos amis et vous pourrez également défier n'importe quel autre dresseur c'est cool, ça dans une heure il y aura une autre info fun game on a encore des passes de ciné à vous faire gagner, mais là je vous propose les meilleurs moments de la POR avec Audrey. La est partie se dorer la pilule au soleil. Mais elle vous laisse de petits souvenirs tous les jours. Écoutez. On a essayé d'appeler le McDonald's de Charleroi tout à l'heure parce que, oui, on a découvert qu'au McDonald's, aux États-Unis, ils vont avoir droit à des frites à volonté, les gars. Et c'est pas juste. Nom, Et c'est pas juste parce qu'en Belgique, du coup, nous, on a rien à volonté. C'est de l'arnaque. Du coup, on a essayé d'appeler tout à l'heure le McDonald's de Charleroi. Ils nous ont remballé. Bon, c'est vrai, on les a un peu saoulés. Mais on a, on a été gentils quand même. C'est juste qu'on veut des trucs à volonté, nous aussi, en Belgique. Alors, c'est parti. On va appeler un autre McDonald's Fab, tu le fais en mode bourrasse comme tu de fais dans les appels bourrés, d'accord oh, Oui. oui. Tu sais. Essaye de gratter des trucs à volonté. On appelle oui. quel McDo, Kéké Alors, celui-là de Waterloo. Celui-là Celui-là de Waterloo ça c'est française. La... Tu me rappelleras d'acheter un Becherel pour Kéké C'est moi te Merci, Valère. Voilà. noté sur la liste. Bon, Fab, sois bon. Oui, Tous nos espoirs reposent sur toi. Pas gagné, mais aussi, je ne peux pas gagner. Ça aussi, je note sur la liste ou pas Que Fab oui, soit bon Oui, Donc. oui, note. McDo, bonsoir. <rire> oui, bonjour, monsieur. Je vous, Attendez, mais que je, vous entends, ouais, je vous entends très mal en fait mais Moi je vous entends bien euh, Vous m'entendez mieux là Attendez monsieur Je vais vous passer mon collègue qui est dans le bureau Parce que là je vous entends vraiment très très très très très mal ah, Ok c'est une bonne idée <rire> allô Oui bonjour monsieur Bonjour bonjour Je vous appelle parce que j'ai vu que le McDonald's aux états unis d'Amérique Et eh ben ils vont faire les frites à volonté Ok Et pourquoi vous, vous faites pas Pardon Pourquoi vous les faites pas, vous, les frites à volonté Je ne vous entends pas. Pourquoi on fait pas des frites à volonté, nous, en Belgique Alors ça, je sais pas vous répondre. Moi, c'est pas moi qui décide de ce genre de choses. Donc, euh, pour euh, avoir une réponse à ce genre de questions, je parce vous conseille que... d'envoyer de, un mail euh, au siège. Euh, je ne sais... sais pas bien écrire. Mais non, Parce que sinon, moi, je vous dis, en Belgique, les frites, ça va. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est la bière à volonté, monsieur. Si vous faites la bière à volonté, je viens chez vous tous les jours. Ok, euh, là-dessus, le seul truc que je peux vous conseiller de faire, c'est d'envoyer un mail au siège, parce que euh, moi, je suis incapable de répondre à un genre de questions. Mais, euh, mais vous avez de la bière Ouais. Ah bah, alors... Allez, monsieur, je suis occupé, j'ai beaucoup de boulot, donc euh, mais je moi, vous, si vous conseille d'envoyer un mail au monsieur. siège, ils seront plus à même de vous aider. Bonne soirée Oui, mais, mais c'est dingue, ça y raconte <rire> tout le temps, les gens. <rire> C'est dingue C'est vraiment mauvais Et on retente un autre McDo ou pas Ouais si tu veux Bon allez vas-y appelle un autre <rire> Non mais ça va pas On n'a rien gratté là encore Je m'en fous ouais, Est-ce qu'on peut demander d'autres à volonté et À force d'appeler des McDo Moi j'ai la dalle <rire> <rire> Tu veux faire une commande en même temps Tu peux hein. <rire> Allez c'est parti On appelle quel McDo là On appelle celui de la bascule De la bascule C'est où la bascule <rire> La bascule c'est près de Hucle je pense Ah nous appelons un Hucle Attention McDonald's de Hucle et des parti Ils font oh, des McDo avec des couverts et des assiettes. C'est ça, <rire> <c> ça. <rire> On veut des trucs à volonté, bordel les... Allez, décroche Ça bosse dur hein, chez McDo. Ah bah, à Uccle ils ont fini À 16h, ouais, euh, avec... Bonjour Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai vu que McDonald's dans les états unis ils vont faire des frites à volonté. Ah bon Les McDonald's aux Etats-Unis, monsieur, ils vont faire des frites à volonté. Les frites comment à volonté c'est à dire à euh, oui je voudrais savoir pourquoi vous faites pas vous des frites à volonté euh, je ne sais pas il faut demander au siège mcdonald's peut-être oui mais parce je vais pas parler euh, à un ouais. siège monsieur c'est ridicule <rire> je voulais voir ce qui était possible d'avoir à volonté chez euh, vous euh, non pour l'instant c'est pas encore comme ça Peut-être mmh. plus tard, mais je suis pas encore au courant. Mais, mais vous faites très à volonté, genre les carottes, des menus pour les enfants <rire> Les enfants ouais, ne mangent pas des carottes. Moi, je veux bien manger des carottes. Euh, non, rien du tout, malheureusement. Non, non, des concombres Des concombres Non, non plus Non. non un, un cornichon Je sais pas, moi. Faites un geste, quand même, s'il vous plaît. <rire> Allô, monsieur On est en pleine négociation, faut pas s'endormir. Ouais, je m'endors pas Si tu ah. veux, tu peux avoir des serviettes à volonté Ah, ah, là, ah On va écouter je... oh, Merci monsieur <rire> Bravo le McDonald's de la bascule Bonjour monsieur, c'est Audrey de Bonjour. Fun Radio Voilà, On voulait vous taquiner un petit peu Parce qu'on voulait essayer de gratter des frites Mais les serviettes, ça ira très bien C'est ouais, très gentil <rire> merci beaucoup bon après ouais, à vous aussi, au revoir <rire> bon hey, c'est déjà ça franchement on n'a pas su gratter quelque chose d'intéressant mais des serviettes c'est toujours ça de pris quand t'as c'est bien ouais <rire> et rendez-vous à la rentrée avec la P hour dès 17h sur Fun Radio please when you wait won't you stay At least until the goes down when you're gone,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 song Retour, je vous propose Face et Afrojack. Dans quelques minutes, tu y aura le pourquoi du comment, la question du jour, Laurence. Pourquoi on est malade en transport Il y aura aussi le fun game, Kaufman. Oui, on parlera de la Gamescom, la plus grande foire de jeux vidéo en Europe. Et on vous parlera du line-up de Square Enix. Il est passé 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous C'est possible sur vandenborg.be Vandenborg, la confiance Les infos c'est avec Carlo Salut Carlo Salut David Salut à tous. C'était une première historique qu'on a eu droit ce matin à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis avec l'atterrissage de Solar Impulse 2 un avion qui ne vole qu'à l'énergie solaire et ce jour et nuit, avion qui vient ainsi de boucler un tour du monde sans précédent La avait entamé ce périple de 42 000 km il y a un peu plus de 16 mois à travers quatre continents et sans une goutte de carburant. Ça n'a pas toujours été simple d'ailleurs. On se souvient par exemple que l'appareil avait dû faire une escale technique imprévue de plus ou moins à Hawaï. Mais bon, le pilote suisse Bertrand Picard est donc allé jusqu'au bout de son rêve. Bertrand Piccard issu d'une auguste lignée de savants géniaux, puisque c'est à son grand-père qu'on doit le batiscaf et le professeur tournesol aussi. Ouais, je parlais de Tour du Monde sans précédent, mais l'intérêt de cet exploit, c'est qu'il y ait des suites. Hein, Solar Impulse n'est que le début, a écrit Bertrand Piccard sur Twitter, et d'ajouter « le futur est propre ». Empêche le fait que ce tour du monde se soit achevé dans les Émirats est assez cocasse hein, puisque leur principale source de revenus est justement le pétrole que les concepteurs de Solar Impulse espèrent bannir à l'avenir. Et ce sera tant mieux pour le climat global hein, en espérant qu'on ne soit pas déjà allé trop loin dans le processus de réchauffement. Le fait est que durant les six premiers mois de cette année 2016, on a battu de nouveaux records en matière de température. Mais il devrait faire un peu plus frais dans les mois qui viennent. Pourquoi Eh bien, parce que le phénomène climatique El Niño, un courant maritime chaud, va être remplacé par la Niña, un courant plus frais, la vigne de yang en quelque sorte. Mais les climatologues ajoutent qu'à long terme, le réchauffement va se poursuivre et que l'année 2016 sera sans doute la plus chaude de tous les temps également l'avortement en Belgique est permis jusqu'à 12 semaines de grossesse or chez nos voisins hollandais cette limite est de 20 semaines résultat il y a une sorte de tourisme de l'IVG qui s'est développé et chaque année ce sont entre 500 et 600 femmes qui traversent la frontière pour se faire avorter Ce à quoi veulent mettre fin deux députés socialistes flamands qui souhaitent donc porter la limite de l'avortement à 20 semaines, comme aux Pays-Bas donc. Il n'y a aucune raison médicale pour maintenir cette limite à 12 semaines, explique la députée Karine Giroflé. Enfin, c'est dans dix jours que débutent les Jeux Olympiques de Rio, des Jeux dont on parle surtout pour des histoires de piqûres que pourraient infliger les moustiques, porteurs du virus Zika, et à cause desquels pas mal d'athlètes ont renoncé à se rendre au Brésil. Et puis les piqûres qui permettent aux sportifs d'améliorer leur performance, on appelle ça dopage. Vous le savez, les athlètes russes, donc ceux qui pratiquent l'athlétisme, ont été exclus de ces Jeux, vu le scandale à grande échelle qui a éclaté récemment. Pour ce qui est des autres sports, c'est aux différentes fédérations internationales de voir Elles ont commencé à établir la liste des sportifs russes déjà impliqués dans des affaires de dopage et qui n'iront pas à Rio. 13 sportifs ont ainsi été exclus, une liste qui devrait s'allonger et qui compte notamment 7 nageurs et nageuses. Fun, Fun Radio. On a des places de ciné à vous faire gagner, on vous en parle dans quelques secondes, mais un point sur la météo. Quel temps pour demain, Carlo Les températures ne devraient plus excéder 19 à 22 degrés demain avec pas mal de nuages, après une matinée quand même encore assez lumineuse, et quelques ondées sont également possibles sur l'ouest du pays. Voilà tous une excellente soirée, je vous retrouve demain à midi, et vous laisse en compagnie de David et du son de Fée, c'est Jack, salut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 Soirée avec Fun Radio et le son des rails C'est le moment pour vous de gagner 5 places de cinéma. Oui, toutes ces semaines, on a le plaisir de vous inviter dans les salles obscures. On vous offre 5 tickets de cinéma pour participer. Vous envoyez CINE c -I -N -E, au 6322, c'est un euro par message. Et puis avant, avant 20h, ouais. dans, dans, dans une grosse demi-heure, on va tirer au sort le, le grand gagnant d'aujourd'hui qui repartira avec 5 places. Et en même temps qu'on vous offre des places de cinéma, on vous donne des bons conseils, des bons tuyaux pour aller voir les films qu'on a vus. Parce que tu vois, la semaine dernière, j'ai passé mon week-end, on va <rire> d'attraction. Ouais. Et là je passe chaque soir dans une salle de cinéma C'est sympa ta vie quand Au même programme, ouais. <rire> ouais, c est, c est, En tout cas c'est propice aux rencontres ah, Je t'ai pas déjà vu toi Oui oui je suis là hier soir <rire> Enfin toujours est-il que je vais vous parler du bon gros géant Il faut savoir que c'est une adaptation d'un livre du même nom Écrit par Ro Roald Dale bah, Ça date déjà quand même de 1982 étais, Ah quand même Ouais oui t'étais pas né toi Non <rire> Moi, moi j'étais déjà vu à ce moment là Enfin tout ça pour dire que c'est l'incroyable histoire d'une petite fille Et d'un mystérieux géant Qui va lui faire découvrir les merveilles Mais aussi les dangers du pays des géants, vous vous doutez bien que l'histoire ne s'arrête pas là puisque c'est signé Steven Spielberg ah donc oui. forcément il y a des méchants géants, des voreurs d'hommes qui vont arriver, envahir le monde euh, la petite fille, la reine d'Angleterre et le bon gros géant tous les trois ouais. ils vont se lancer dans une grande aventure afin d'arrêter ces méchants gros géants okay. et euh, ça donne vraiment un film d'animation très savoureux, très, euh, très euh, adulte mais à la fois très enfant et donc... Euh, c'est pour la famille Ouais c'est un film vraiment très euh, familial Qu'on vous conseille vraiment vivement D'aller euh, d'aller voir C'est blindé, euh, bourré d'effets spéciaux C'est plein de bons sentiments et à la fois c'est pas du tout euh, Naïf donc euh, si vous avez Les places de ciné je vous conseille fortement d'y aller Comment on fait pour avoir les places de ciné Pour les remporter vous envoyez ciné c-i-n-e Je le répète parce que je le dis à chaque fois Mais il y a des gens qui ne nous écoutent pas Qui ne font pas attention, l'orthographe a de l'importance En quoi votre participation ouais. Ne sera pas validée, vous envoyez le tout Au 6322 c'est un euro par message et dans une grosse demi-heure maintenant on tire au sort eh bien, le gagnant de ces 5 places de ciné. Ciné donc au 63 c'est un euro par message je vous souhaite bonne chance Ouais 5 places de cinéma, plus de 50 euros en place de cinéma Envoyez Ciné au 63 il y a plein de films à l'affiche, on a parlé d'un film mais il y a d'autres films, il y a Camping aussi qui est à l'affiche On en, en parlait hier, il y a l'âge de glace, les lois de l'univers il ouais. y a une hyponésie résurgence et il y, y a le bon en géant. Bien sûr il y en a encore plein il y a de quoi se faire plaisir entre amis ou en famille donc allez-y Ciné au 63-22 on a 5 places à vous offrir d'ici 20h. Il vous reste une demi-heure. Ciné au 6322. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le pourquoi du comment. Laurence Pourquoi on est malade en transport Le fun game Kaufmann. Oui, parce qu'on va parler de la Gamescom, la plus grande foire consacrée aux jeux vidéo en Europe, en Allemagne plus précisément. Et vous savez qu'on vous donne un petit peu les coulisses avant de, que la foire ne démarre. Si jamais vous comptez y passer ou si vous avez envie d'y passer. Okay. Et là, on vous parlera des jeux de Square Enix, éditeur emblématique du monde des jeux vidéo. Parfait, on a également une surprise à vous annoncer. On vous l'a annoncé il y a une heure. Je vous l'annonce en Encore dans quelques minutes, une grosse surprise demain à 18h sur le parking de Fun Radio, 33 avenue Télémac. Vous serez invité à quelque chose, je vous en parle juste après. Eraïs Streffi sur Fun Radio. Nothing else is fun, fun, done. Flo. Dance floor. Tranquille, on est posé, la suite du Sundance Floor c'est avec des oh, voilà. <muches> euros. Et grosse nouvelle, demain à 18h sur le parking de Fun Radio. Fun Radio, c'est où Kaufman 33 Avenue, qui est dans la commune de Forêt. Il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, c'est quand même très unique. C'est la première fois, je pense, en radio qu'on le fait. Tout à fait. Un glacier va venir. Glacier Zizi, on le remercie d'ailleurs. Va venir tous les mercredis. À partir de ce mercredi, à 18h, vous offrir une glace. Mais pas n'importe quelle glace. Une glace au goût unique, un goût qu'on a créé vraiment avec le glacier et Fun Radio. Le goût Fun Radio. Je vous propose de venir le découvrir demain à 18h. Vous pouvez venir en famille avec des copains, des amis. C'est vraiment ouvert et c'est gratuit. Hein. Mais comment ça se passe On débarque On a une glace Voilà, vous venez directement sur le parking 33, avenue Télémac à Forêt. Si Vous êtes de Namur, je sais pas, de Mons, de Liège. Venez, vous, vous venez goûter un goût qui est exceptionnel. Vous avez jamais goûté ça en fait. C'est Unique au monde. Bah ouais, c'est unique. C'est à dire qu'en Belgique, ça ne se trouve pas. C'est la première fois qu'il y a un goût unique Fun Radio. Il est ici sur le parking de Fun Radio demain. À 18h. Est-ce qu'on peut avoir un indice Est-ce qu'on peut savoir de quelle couleur sera cette... Euh Cette glace ah, Elle est de couleur euh, rose, aux couleurs un peu de Fun Radio. Elle est blanche et rose. Aha. Laurence, euh, tu as des questions sur la glace J'ai pas de questions, mais j'ai hâte et je me dis que franchement, demain, je vais pas faire l'émission avec vous. Moi, je vais rester <rire> en vacances 18h. Non, non tu seras et, avec et, euh, avec et on va kiffer, quoi. Ouais, c'est vrai. Rendez-vous à 18h. 18h sur le parking de Fun Radio. Demain, une glace unique, vraiment. Je peux pas vraiment dire le goût parce que sinon, on gâche un peu la surprise. Donc, venez non, demain. On dit rien, on dit rien. Venez la découvrir demain à 18h. Tout le, monde, tout le monde est invité, vraiment. C'est gratuit, c'est ouvert. 33 Avenue Télémac à Forêt. Donc, venez. Et en plus, le glacier ici c'est super bon. c'est l'un des meilleurs glaciers de Belgique. Vraiment, allez-y, venez, on vous love, c'est gratuit, c'est pour nous c'est cadeau et c'est que du fun. Tout cet été, Laurence, le pourquoi du comment avec la question Bah pourquoi on est malade en transport Bon, c'est pas trop... Pourquoi on est malade en transport Ouais, avec la glace, ça fait un joli mélange. La réponse, c'est juste après des euros sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun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 La radio de la teuf tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Fun, Fun, Fun, Fun, fun Radio, Fun Radio. Dance floor. When you say you love me, tell me don't leave me, na na, na. Na, na, na, na na Now I got that feeling you. Will. 17h20 sur Fun Radio mami, yo sé que te va Fun. New music découverte Fun Radio. Je vous propose de découvrir un nouveau son ça de Flégeant le titre C'est Komodo, c'est uniquement sur Fun Radio et c'est maintenant. La suite avec The Channel Smokers sur Fun Radio. Avant le fun game, place au pourquoi du comment et le mal de transport, Laurent. Exactement, pourquoi on est malade en transport Ouais. Donc, moi, personnellement, bah, je sais pas ce que ça fait, je l'ai je pas, je le vis pas. T'es pas voilà. malade, ouais. Je suis pas malade en voiture, mais par contre, toi, David, je sais que t'es malade en voiture. Ouais, je suis très malade en voiture. Et ça te fait quoi, en fait Ah oh, Ça fait mal de tête, mal au ventre, tu te sens pas bien, quoi, t'es malade. Ok, bah donc moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi toi, tu l'avais et pas moi. Ouais. Et donc, j'ai été chercher la réponse. Et en fait, il faut savoir que dans le corps, on a plein de capteurs sensoriels. Oui. Dont les trois principaux qui sont, en fait, Euh, la plante des pieds okay. Les oreilles et les yeux Ça va Et là. grâce à ces trois capteurs En fait ouais. le cerveau va permettre de comprendre La situation dans laquelle il se trouve Donc généralement les trois capteurs Ils se mettent d'accord Et donc mmh. euh, les yeux le, le, La plante des pieds et les oreilles Ils se mettent ensemble Et ils font okay. une sorte de force Pour se dire bah là tout va bien Par exemple je marche okay, Donc ouais. les trois ils sont d'accord Ils ouais. disent bah on marche <rire> Tranquille on est bien Tranquille on est bien <rire> okay, ouais. Et donc du coup en transport Bah c'est pas la même chose Parce qu'en fait on est assis Donc du coup l'info que, que retransmet notre plante des pieds Bah c'est je ne marche pas Ouais Et du coup nos yeux c'est aussi un peu je ne marche pas dans le sens où ben, on regarde que l'habitacle qui ne bouge pas et on regarde que nos membres qui ne bougent pas non plus okay. Donc du coup c'est aussi je ne marche pas Par contre nos oreilles ne sont pas d'accord parce qu'en fait dans nos oreilles il y a des petits cristaux qui, en fait, qui baignent dans un liquide Et donc du coup ça bouge en fait avec le mouvement mais c'est vraiment très très sensible Et donc du coup les oreilles elles ont l'information de je marche Ah ok donc les oreilles te donne le mal. Marche. Ouais, comme ils pense pas pareil que les yeux, exactement. les gens. Exactement. et bien il se dit et donc, que t'es malade, en fait. Exactement. En fait, il y a un déséquilibre de l'information entre les trois, donc les deux. Euh, les, les yeux et la plante des pieds sont d'accord Les oreilles sont pas d'accord Et donc du coup les oreilles nous font avoir euh, des mots de ventre Des mots de tête et tout Et donc c'est pour ça en fait que les gens qui sont malades en voiture Aiment bien s'asseoir au milieu ah, Parce que ouais. du coup ils regardent la route, ils regardent ce qui bouge Et donc les yeux en fait ils ont l'impression de marcher entre guillemets Ils ah, voient okay. ce qui bouge Et comme ça en fait ça s'accorde avec, euh, la, euh, avec euh, les oreilles Et donc du coup on a deux sur trois qui sont d'accord Et donc ça on va est On est moins on malade, est moins malade. <rire> je, je me dis que vous avez commencé la beaucoup trop tôt <rire> Et donc toi t'es malade ou pas euh, Juste en bateau ouais, Juste sûr. en bateau Bateau. Très très très malade en bateau. C'est vrai? Ah oui, je supporte pas ça. On fait un tour de bateau demain? <rire> et, et je je en en... Rien, rien que dans mon bain, je suis malade. <rire> la Game Kaufman, on va parler d'eux. On vous parlera de la conférence de Square Enix qui prévoit son plus gros line-up durant la Gamescom qui se déroulera mi-août en Allemagne à Cologne, plus précisément. Il y aura aussi vos places de cinéma, tout ça c'est juste après The Chain Smokers sur Fun Radio. Vous êtes à table, la suite ça se passe avec Sib <musique> Vos places de ciné à gagner dans quelques secondes Mais là c'est l'heure du fun game L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games Avec Kaufman de Smart Toys Alors Kaufman, dernière news C'est difficile de travailler, hein. tu me souhaites un bon appétit <rire> Bon moi j'ai envie de passer à table maintenant non plus sérieusement Dernière info de ce soir De ouais. cette soirée C'est que du fun, hein, on vous parle de jeux vidéo pendant tout l'été entre 17h et 20h. Je crois qu'on est les seuls d'ailleurs à faire ça. Et on, on finit avec euh, Square Enix qui prévoit son plus gros line-up de son histoire pour la Gamescom. Pour rappel, chaque semaine on essaie de vous, vous indiquer ce que vous trouverez à Cologne euh, okay, ouais. à la mi-août. Histoire que vous sachiez un peu ce que vous allez voir là-bas. Et, euh, et bien euh, l'éditeur japonais Square Enix qui sera donc présent sur place nous, dévoile, nous a dévoilé son line-up au programme de cette année. Notez bien, nous retrouverons des gros titres comme le tout nouveau Final Fantasy qui est attendu okay. par toute une communauté ouais. de joueurs Tom Raider Rise of the Tomb Raider dont on a déjà parlé ici ou World of Final Fantasy qui est encore une déclinaison du monde de Final Fantasy autrement dit c'est que du très très lourd que du triple A autrement dit des très très grosses franchises qui vont probablement euh, très bien se vendre hein. il suffit de voir le succès qui a en précommande Final Fantasy pour euh, se dire qu'on est parti pour atteindre des sommets euh, pour rappel c'est un jeu de rôle euh, ouais. très culture euh, japonaise okay. dans lequel euh, les héros combattent entre eux enfin c'est pas ton style de jeu à toi non euh, ça c'est vrai il pas... faut dire qu'à partir FIFA, toi, qu'est-ce que tu aimes <rire> Football Manager Et les Pokémon tu Et les Pokémon aussi, effectivement Il y aura des nouvelles machines là-bas ou pas On... Non, il n'y aura pas de nouvelles machines. Que des jeux Il n'y aura que des jeux okay. principalement, ouais. Très bien, ça se passe à Cologne, c'est ça Oui, dans le milieu du mois d'août. Et si vous avez envie de réserver vos places, dépêchez-vous. Vous allez sur Kulmes. Kulmes -E K-O-E-L-N-M-E-2-S-E Ouais c'est pire que le scrap ton truc là <rire> C'est impossible <rire> de. Ah David tu vas sur <rire> cologne.com Et la suite ça se passe avec vos places de ciné Kaufman en a encore 5 à offrir aujourd'hui Ah bah oui on va terminer euh, cette journée en beauté Ce mardi en beauté Puisqu'on a 5 euh, places à vous offrir 5 places de cinéma Vous nous envoyez encore vite 6322 Le mot ciné C-I-N-E 6322 c'est un euro par message On vous explique encore plus précisément tout ça c'est après cible sur Fun Radio en ensemble jusqu'à 20h c'est que du fun Si vous êtes sur de la route, le son dance floor continue avec Mom. Il vous reste plus que 5 minutes pour gagner 5 places de cinéma, Kaufman. Ah oui, on vous a donné en plus de précieuses indications sur les films. Allez voir, que ce soit hier avec Camping 3, Le ouais. Nouvel Âge de glace, et aujourd'hui avec Independence Day, La Résurgence ou Le Bon Gros Géant film D'animation réalisé par Monsieur Steven Spielberg. Il y a vraiment personne. des bons films en ce moment à l'affiche en plus. Ouais, c'est étonnant, on a beau être en été ouais. qui est y normalement plus calme. mais là, bah, on a pléthore de films. On a beaucoup de films à vous conseiller. Et d'ailleurs, on continuera hein, toute cette semaine à vous donner les bons tuyaux euh, ciné, Mais là, l'heure est grave, l'heure ah ouais. est importante, l'heure est jeu. Il reste 5 minutes, voire 4 maintenant, pour euh, jouer avec nous. Pour jouer avec nous, c'est très simple. Il faut envoyer Ciné C-I-N-E 6322. Je crois okay. que je ne l'ai pas dit aujourd'hui. 50 fois, je ne pas dit <rire> du tout Vous envoyez Ciné au 6322 C'est un euro par message Et l'avantage de participer chez nous C'est que vous êtes automatiquement repris Pour le tirage au sort de demain matin Dans Summer Fun entre 6h et 9h Avec nos amis Anto et Coco Qui seront là dès 6h pour vous réveiller Vous envoyez Ciné au 6322 Et vous avez peut-être la chance de repartir avec 5 places de ciné Vous allez faire plaisir à beaucoup de monde ah ouais, ouais, Ça peut je... aller en famille, entre amis vraiment Mais, en 5 places. Ouais. Le truc assez appréciable C'est quand tu gagnes 5 places de ciné à la radio Et que tu dis à tes bottes, écoute, moi, ce soir, c'est moi qui ai. <rire> Ça et fait ben, plaisir quand même. Et bah généralement, on t'offre le popcorn, voire plus si y <rire> tu vois. Ça, c'est vrai. 5 places de cinéma, il y aura un gagnant dans moins de 3 minutes maintenant. Allez-y, ciné au 63-22. Il vous reste le temps de la chanson de Môme pour envoyer. Ciné au 63-22. Il y a un gagnant juste après. Allez-y, envoyez ciné au 63-22. Laurence. Il y a un message de Luciana qui nous dit qu'elle nous aime. Ah, bah, on lui fait plein de gros bisous alors. Ouais, un bisou, bisou à elle, si elle veut jouer pour gagner les places de cinéma. Très simple, ciné au 63-22. On a 5 T'as pas compris, elle a dit qu'elle t'aime, ça veut dire qu'elle veut tout court, <rire> en fait. Ah merde, ça s'est mal barré au 632, le gagnant c'est juste après Mom sur Fun Radio Pendant les vacances, allez vous éclater Au ciné avec vos potes grâce à Fun Radio Fun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 Let's go.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 I'm doing me, don't mind me Only one time, I'ma tell you kindly Please uh. f*** off, I don't need you by me But if you search then you know where to find me Easy I lose my balance on these eggshells You tell me to tread I'd rather be wise Profitez, c'est que du fun sur Fun Radio Something <laughs> Je vous passe le son d'Eva Simon sur Fun Radio Et on a notre gagnant pour les 5 places de cinéma J'accueille Sophie qui est avec nous Salut Sophie Salut Salut Sophie Salut David, Sophie. salut Laurent salut, salut. <rire> Ça va bien Ça va très très bien T'es en pleine forme c'est en pleine forme bon, Tu fais quoi Sophie Comment Tu faisais quoi en les écoutant, là Là, j'étais en voiture. je reviens du boulot. Et tu t'es arrêté Ah oui, je bah... me suis arrêtée pour envoyer un SMS, je me suis arrêté même pour décrocher. Et t'as envoyé quoi J'ai envoyé ciné. Au 72 4... C'est ça, oui. Attention, on vérifie si t'as bien envoyé ciné. <rire> oui, oui, j'ai bien envoyé ciné. <rire> Bravo, bien joué, Sophie. Sophie En tout cas, ça fait plaisir. Merci, hein. merci, merci, merci. Elle sort du boulot, elle a le sourire. Tu fais quoi de bon dans la vie, Sophie je suis assistante logistique dans un hôpital. Ah, ah celle-ci. bien écoute, <rire> je, pense programme, je vais te réserver une chambre pour fin août. Hein, si tu peuvent <rire> mettre de la logistique <rire> là-dedans, ça serait bien. Tu y vas avec qui <rire> au cinéma, Sophie J'y avec euh, mes deux maris et mon enfant. Tes euh... deux maris, carrément. Bah, carrément. Ouais, Attends, y Je y prends tous. Non, <rire> c est... C est... Si, si t'as deux maris et qu'un enfant, je sais pas qui est le père. Hein. il Faudra se décider alors, Sophie, Laurence. Bah, Sophie, moi je sais pas comment tu fais. Moi j'ai un copain et ça me suffit. Hein. Deux, je pourrais vraiment pas. Donc t'es très courageuse. Bravo à toi. C'est un pour les jours pères un pour les jours impère. Ah, t'as raison aussi. Il fait la cuisine et le ménage. As Bravo, Sophie. Voilà, exact. Bravo Sophie, tu gagnes 5 phases de cinéma. Bravo et bonne soirée. Merci, merci bisous beaucoup, beaucoup. De rien, bisous, bisous. Bisous, nous. aussi on t'en bye bisous, bye. bisous, bisous. Sophie. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec les meilleurs moments de la pluie. Il y a également Eva, Simon. Nous, on se retrouve demain, dès 17h à 18h. Il se passe quoi, les amis bah, Il y aura le glacier euh, Zizi qui va venir nous donner plein de glace. Donc, moi, je suis trop trop. Je ne vais pas dormir, je crois, ce soir. Euh... <rire> rendez-vous entre 17h et 20h. À 18h, venez tous, 33 avenue Téléma, à Forêt, ah, oui. Car un glacier, Glacier Zizi, va vous offrir la glace Fun Radio un goût unique. Personne, là, il n'y a que nous qui l'avons. C'est rendez-vous donc sur le parking de Fun Radio 33 télé Télémac à 18h, c'est gratuit. Tout le monde peut venir. Venez, vous êtes de la Louvière, vous venez de Charleroi, vous venez. Venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez. c'est gratuit. <rire> Quel escroc il est en train de dire le nom des villes belges. J'ai les noms, c'est comme ça, vous dites tout. C'est gratuit et c'est un goût unique. Vraiment, alors venez, ça se passe demain à 18h pile. Et nous, on se retrouve dès 17h. C'est que du fun. Bonne soirée, Kaufman Bonne soirée, bonne soirée, Laurence. Bisous, David. Je vous laisse avec les meilleurs moments de la Power. C'est parti. La -hour est partie se dorer la pilule au soleil, mais elle vous laisse de petits souvenirs tous les jours. Écoutez, on a euh, eu une info de la mort qui tue, là, avec McDonald's, ça y est, McDonald's lance les frites à volonté aux États-Unis, les gars. Et ça c'est la classe. Moi, bah c'est je... la classe, oui non c'est à dire que c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne idée, mais par bah, contre oui. en Belgique, nada. Il y a que dalle. Hein. Bah c'est pas grave, on va vivre en Amérique. Oh bah ça. tiens, vas-y, on se barre <rire> euh, quand tu veux. Non mais du coup, je me dis un truc, on n'essayerait pas d'appeler un McDonald's en Belgique et d'essayer de gratter des trucs aussi à volonté. Il y a pas de raison qu'il y a que pour les, euh, bah, les Américains. Vrai. Bah ouais Donc c'est parti, on fait sonner euh, C'est dans quel McDonald's euh, Kéké De Charleroi De Charleroi, <rire> c'est parti On fait sonner au McDonald's de Charleroi et on va voir s'il y a moyen de gratter des trucs Eh hey, vas-y Fab fais-le en mode appel bourré Ok d'accord Fab c'est le mec <rire> qui en une demi seconde est déjà bourrasque tu ouais, vois Ouais il mais a... il a les canettes à côté de lui C'est impressionnant hein Allez, y bah, suis. A... bonjour Allo ah, ah, oh, Bonjour madame C'est bien euh, McDonald's Euh, oui, c'est ça. Oui madame, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai vu dans le journal ce matin que aux United States of America, ils font les frais de gratuite à volonté. Oui, certainement. Oui, et vous le faites pas vous Pardon Vous faites aussi les frites à volonté Non, malheureusement. Pourquoi Ah, parce pour... qu'ils pourront un... rentabiliser les restaurants. Et pourquoi il y a que les Américains qui ont le droit d'être obèses madame Moi aussi je veux et être pourquoi obèse. Pourquoi il y a que les Américains qui ont le droit d'être obèses Et pourquoi vous faites chier le monde, vous, ouais, d vous Moi, d'abord, je me renseigne parce que j'ai faim, déjà. Et... Oh <rire> hey, c'est pas bien Non attends vas-y ressonne mais non mais enfin allez c'est pas gentil en plus il lui a rien dit de méchant eh hey, on il veut juste, juste savoir vas-y mais gratte des trucs aussi Fab euh, attends laisse-moi faire d'accord <rire> pas je, je veux qu'on reparte avec un truc à volonté oui. en Belgique aussi on a faim y a pas de raison que ce soit que les Américains non mais oh, oh. on est en Belgique oui ou merde <rire> vive les frites voilà ou gratte des bières gratte oui. super fait des trucs oui. tu vas voir ils vont plus décrocher ah, ils sont obligés Oh non, non, non, m'en fous. encore une dernière fois ah, Mais, je, je vais rien lâcher, moi. je vais rien lâcher Prends une commande au pire hein, Allez, ça là, va, euh... c'est bon, on lui achète un cheeseburger, c'est bon Décroche, madame Allez, j'appelle oh, deux fois en double ligne Allez, on refait sonner Ils sont obligés de dé oh décrocher Oh là là, ils savent pas rire hein, au McDonald's de Charleroi Et c'est bon, les gars On veut juste des trucs à volonté aussi Est-ce qu'elle va décrocher, là, madame Pas sûr Ça l'a pas fait rire Non Allô Ils sont obligés de décrocher normalement. Oui, si, <rire> c'est une, une urgence. Faim, moi. une urgence. <rire> non, on a faim. <rire> Allez. Elle est sonnée dans le vent. Eh hey, c'est pas grave Le McDo de Charleroi il veut pas répondre. Eh ben vous savez quoi On va rien lâcher. On veut des trucs à volonté. Même ici, oui. en Belgique, on appelle un autre McDo juste après bougez pas. Bel été et rendez-vous à la rentrée avec la P Hour dès 17h sur Fun Radio. Hey, hey, hey. Nouveau tube. Fun, fun. fun Radio. Hi, it's Ava Simmons. Let's go. Oh, oh. Hey it's What you prefer? Come on, surf on radio. No sound dance floor. Oh lord have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real I had a good time. Just had enough for your mind. Forget I really let you go. Christian. I'm Linus, And we are Galantis. On Fun Radio. Listen to this Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I'm... Radio. A booker les meilleurs DJ Dance Electro. C'est parti fun sur Fun Radio. La soirée ne fait que démarrer sur Fun Radio J'espère que vous passez de bonnes vacances un bel été, je m'appelle JB Et maintenant derrière les platines C'est la belle, la magnifique, la talentueuse Maëva Carter qui euh, <rire> s'installe Donc aux platines de Party Fun Jusqu'à minuit, elle va mixer pour vous Tout votre préféré Et plein de nouveautés, on démarre très fort avec un titre que j'adore The Parakit, petit meetup avec Zara Larson Et tout de suite, Sound of Legend La première fois que vous avez entendu Sound of Legend C'était dans Party Fun sur Fun Radio